Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganero. Voici les grands titres de ce journal. Les présidents Evaristenda Ndayishimiye et Félix Tshisekedi se sont convenus sur le renforcement de la sécurité sur les frontières entre le Burundi et la République démocratique du Congo. Le numéro 1 Burundi était en visite en RDC depuis lundi. Les détails du communiqué conjoint ayant sanctionné cette visite, ce sera dans ce journal. Et 170 hectares des marées des communes Mwomba, Marangara et Nyamurenza en province Ngozi ont été mis ensemble par la population pour être labourés en même temps. On escompte que la production pourra même tripler. Et le nom de Ferdinand Maroregua de la commune et commune Kirimba en province Ngozi et cop de la prison à vie et un dédommagement de 30 millions de francs mouronnés. À l'endroit de la famille de sa femme qu'il a tuée à coups de poignard la petite matinée de ce lundi, le procès de flagrance a eu lieu ce mercredi pour meurtre prémédité de généreuse Chimaye. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isangamilo Vous ratez l'essentiel. Rebonjour. Oh la prison a vie. Un dédommagement de 30 millions de francs burundais à l'endroit de la famille de la défunte et une contrainte par corps de 150 ans de prison telles sont les unes des peines infligées par le tribunal de grande instance d'Ongozi contre Ferdinand Maroregoa de la colline et commune Mwomba, euh, com, com, commune Kirimba, pardon, en province ongozi C'était dans un procès de flagrance de ce mercredi. Il est poursuivi pour meurtre prémédité de sa femme, Générose et à coups de poignard. La petite matinée de ce lundi, l'accusé n'en pas pas faits. L'homme polygame s'est défendu en évoquant des malentendus avec la disparue sur la gestion des biens familiaux comme mobile de ce forfait. En plus, le tribunal de grande distance, Dongozi a arraché à cet homme tous les droits civils et de famille. Plus de 40 fusils de type Kalachinkov et plus de 260 000 sachets sont certains des matériels saisis lors d'une campagne de prévention contre la criminalité, de lutte contre la fraude. C'est un bilan fourni par le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire lors de la présentation des réalisations annuelles de ce ministère. C'était ce mardi, en Gozi. Gervé Gervain ajoute que plus de 100 policiers ont été traduits devant différentes juridictions pour diverses infractions. Suivez-le. En ce qui est de la prévention de la criminalité et de la lutte contre la fraude, les grandes réalisations sont les suivantes. Saisie des armes de différentes sortes et calibres. 47 armes AK-47, et Mugouvolé 2 phares, 8 un pistolets, une lance 14, une lance roquette, une arme R4, une arme Jetro, une arme Simlov, et Mugouvolé 57 grenades offensives, 100 grenades défensives. 4 grenades chinoises, 2 grenades d'icône, une roquette, 3 bombes pour mortier 60, 75 chargées pour AK-47, 2 chargées pour phare, 5 369 cartouches pour AK-47, 56 cartouches pour pistolet, 75 cartouches pour Mikarach, 1 cartouche pour FM-Karach, 7 d'art d'exercice, 42 235 panes, 261 288 pièces de sachets, 240 paquets de sachets, 274 sacs de cycles, 842,6 kg de chambres à fumer et 33 737 de chambres ont été saisies. On a détruit 134 833 litres de façon projudée et 526 francs de chambres. On a confectionné des dossiers de certaines policiers présumés aux terres d'infractions diverses et 3 855 présumées aux Des Nous avons démantelé 129 bandes de criminels. Les éleveurs de la colline Ngaha et en commune et province Kayanzaï ayant bénéficié des vaches de la race améliorée par le projet de développement des filières se disent satisfaits de l'augmentation de la production agricole, surtout celle des cultures vivrières. Grâce à du fumier donné par ses bovins, Adrien Yon Saba, directeur au bureau en charge de la protection de l'environnement, agriculture et élevage à Cayanza, demande à ses éleveurs de bien prendre soin de ses vaches pour permettre aux autres éleveurs d'en bénéficier par le biais de la chaîne de solidarité. Patrick Sengyomfa. Ceux éleveurs de la colline Ghar rencontrés à leur domicile nous ont indiqué que du fumier qu'ils obtiennent de ces vaches leur permet d'améliorer le rendement agricole et que par conséquent ils parviennent à trouver la production à consommer localement et celle à écouler au marché pour subvenir aux autres besoins fondamentaux de tous les jours. Les propos confirmés également par Libéria Kana, Chef Koline Gahahé, de même que Adela Saba, directeur au bureau en charge de la protection de l'environnement, l'agriculture et l'élevage à Kayanza. Ce responsable OBPA et Kayanza parlait également de la multiplication des bovins en province Kayanza où il précise que le nombre de vaches a passé respectivement de 1885 à à peu près 50 000 vaches ces 15 dernières années. Ceux éleveurs de la colline Gahaye commune et province Kayanza déplorent pourtant le manque de plantes fourragères à nourrir ces animaux pendant la saison sèche. Ils demandent aux partenaires techniques et financiers qui leur distribuent ces vaches de leur donner des tourtons et des cendorries, surtout pendant cette saison sèche où il est difficile de trouver des plantes foragères. Le directeur au bureau en charge de la protection de l'environnement, l'agriculture et l'élevage à Kayanza, demande plutôt à ses éleveurs de planter en quantité suffisante ces herbes foragères pendant la saison pluvieuse afin de s'en servir également pendant la saison sèche. Venir à conseiller du gouverneur à Kayanza en charge du développement, fait savoir qu'au niveau de l'administration, l'on se réjouit bien du pan déjà franchi par la population dans le développement surtout du secteur agro-pastoral et leur demande de continuer sur cette même lancée. Depuis Kayanza, Patrick Kinsengi, va pour la radio Isanganilo. Merci Patrick. 170 hectares des six marées des communes de Mouamba, Marangara et Nyamurenza en province Ngozi ont été mis ensemble par la population pour être labourés en même temps. Selon le directeur du bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage, ces agriculteurs bénéficient des fertilisants et semences sélectionnées de la part du projet Païfar B. Ce responsable a indiqué ce mardi lors du lancement du CEMU pour cette saison culturelle. C'est que la production va sensiblement augmenter dans ces marées jusque même à tripler. Apollinaire Mouzakara. 110 hectares repartis sur quatre marais ont été mis ensemble en commune de Marangara, 35 hectares en commune de Niamourenza sur deux marais et 25 hectares en commune de Mumba au marais de où a été lancée ce mardi la campagne d'Osemi pour cette saison culturelle C en province Ngose, Des semences sélectionnées de maïs et haricots seront semées dans ces marais et des semences offertes par le projet B du FID. En plus de ces semences, ces agriculteurs reçoivent également des engrais toujours en don de ce projet d'après Émile Kougi-Mahana, directeur du bureau provincial en charge de l'agriculture. Selon toujours cette autorité, semer se met en même temps sur des espaces mis ensemble, facilite l'encadrement des agriculteurs par des moniteurs des agronomes de l'OCMI jusqu'à la récolte, ce qui va influer énormément sur le rendement qui va passer selon le directeur du BPA Ngozi du simple au trip. Emile Émile Kougi-Mahana, On parle aussi du suivi des agriculteurs, d'autres marais, ne bénéficiant pas de la pluie du du B. Pour cette saison, la province Ngozi compte environ 14 000 hectares d'omars dans Ngozi. Muzagara, Radio Sangani. Agriculture toujours. Les agriculteurs de la colline Nyamiyaga, en commune guéogazie de la province de Carussi, exploitent les marais et d'autres terres domaniales pendant la grande saison sèche. Grâce à l'irrigation, ils disent que cela leur permet de récolter pour la consommation et l'écoulement au marché. Les moniteurs agricoles et les responsables administratifs se félicitent de cette technique et invitent d'autres coins du pays à s'en servir comme modèle. Et effectivement, une technique d'irrigation pendant la saison sèche actuellement appliquée par des agriculteurs sur tous ceux qui, ont, ceux qui sont regroupés en coopérative. d'après le ministre en charge de l'agriculture, Deogi Delulema, Depuis l'an 2017, en effet, le gouvernement a pris l'engagement de sensibiliser la population à cette technique. Il ajoute qu'ils ont octroyé 80 pompao à ces agriculteurs pour les encourager. Suivez-le, il est traduit par Charles Macote. Le Burundi a plusieurs sources d'eau, plusieurs rivières, mais les années antérieures, la population n'était pas du tout sensibilisée sur si leur importance. C'est à ce moment alors que nous avons décidé que la saison sèche soit une saison qui tira comme tant d'autres et que les cours d'eau doivent être prioritairement bénéfiques aux Burundais pour éviter que d'autres pays en profitent plus que nous. C'est cet objectif qui nous a posé à sensibiliser la population et nous avons également inclus dans le projet de loi que la saison sèche doit être productive. C'est le résultat de la mise en application de cette technique d'irrigation à travers les eaux des rivières et des ruisseaux. Nous demandons qu'au niveau des collines, il y ait une bonne gestion des sources d'eau pour l'intérêt de l'agriculture. La population a vite compris l'intérêt de cette technique. C'est très encourageant et nous suivons de près cette activité. Pour appuyer ces initiatives, le gouvernement a en premier lieu octroyé 80 pompes aux agriculteurs membres des coopératives. C'était le ministre en charge de l'agriculture de Rurema. Les riziculteurs de la commune Rugombo de la localité de Nyakagunda, jadis occupés par la société Rugofarm, se plaignent des pertes énormes enregistrées en vendant le kilogramme de riz à 1050 francs burundais seulement. Ils affirment qu'ils ont, sast... qu ont acheté cher la semence et l'engrais qu'ils utilisent. Le directeur du bureau en charge de l'agriculture, Hachivitoken, ainsi que le gouverneur, leur rétorquent en disant que le prix fixé par l'État doit être respecté. C'est la coopérative d'investissement agricole, d'investissement agropastoral, le CIA, pensez qui a gagné le marché d'achat du riz à Chibitoke. Alexis Dairagic. Avec la mesure de vendre de riz à 1.050 francs-bourses au kilo, l'exécuteur de la commune Rogombo, surtout de la localité de Nyakagonda, qui étaient occupés par la société Logopharm, indiquent qu'ils vont enregistrer des pertes énormes. Mais les affirment qu'ils ont acheté la semence à 20.000 francs-bourses au kilo et qu'il également, l'engrais qu'ils utilisent est cher. L'administrateur de la commune Rogombo, Gilbert Bellemare indique qu'au moment où le centre d'investissement agro s'y a pensé, va rester avec le monopole d'achat souris, ce dernier risque de se vendre à un prix Élevé. De retour d'Ogitega et Bujumbura. Le député Kourissan Souma ne mange pas les mots en demandant que le prix du riz soit en consensus entre les cultivateurs, les commerçants et l'État. Le député Christophe Ndouayo, quant à lui, précise que cette mesure est un handicap même pour les commerçants qui vendent ce riz qu'ils vont manquer d'activité et que la suite est la pauvreté dans leur famille. Le directeur du bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage, Béatrice Nya indique que c'est le centre d'investissement gros pastoral qui doit acheter son riz et que c'est la mesure de l'état. Le gouverneur de la province de Chibitoki Kareim affirme que la mesure de l'état doit être respectée. Depuis Chibitoke, Alexine Daïra Radio Isanganiro. Isanganiro 13h10 à Bujumbura, vous êtes branché sur Issa le journal. La lenteur des procédures judiciaires mêlées de dissimulation de dossiers dans certains cas fait partie des problèmes soumis ce mardi au président du Sénat burundais Emmanuel Sinzo Hagera par les leaders des communes Bguerou et Ruyigi. C'est au cours d'une réunion tenue dans la ville de Ruyigi par le président du Sénat, à l'endroit des, des, de de, des leaders issus de différents services des communes Bguerou et Ruyigi Afin de mettre fin à ces problèmes, Emmanuel Sinzo Aguera a fait savoir qu'on a demandé au ministre de la Justice de proposer des amendements de la loi en vigueur pour que chaque procès soit tranché par un seul juge qui serait par conséquent responsable du jugement rendu. Jean-Claude Nchimérimane. L'un des problèmes est soumis ce mardi à Ruigi par les leaders des communes Ebgueru et Ruigi au président du Sénat burundais Emmanuel Sinzo Hagera est la non-signification du jugement rendu par le tribunal à l'une des parties en conflit qui se fait observer dans certains cas. Les, les procès, procès du durent longtemps. Certains passent plus de trois ans en délibéré. Dans certains cas, l'une des parties est signifiée et s'engage dans les travaux sur l'objet en litige. Après constat, l'autre partie se rend. Au tribunal sollicité du sud du procès, mais on lui dit qu'on ne trouve pas le dossier, cela pendant 6 à 7 mois. Cette personne qui se rend au tribunal chaque semaine et pendant 7 mois na t il pas abandonné ses activités? En plus, certains dossiers des affaires pendantes en justice sont expressément cachés, comme le précise Solidaire. J'avais une affaire à la Cour suprême, mais pendant 6 ans, on m'a dit qu'on ne retrouve pas le dossier. Il est réapparu. À Après que j'ai brisé le silence envers le président de la Cour suprême, qui a décidé de me donner une lettre ordonnant la reconstitution du dossier. Mais, alors que je rentrais, on m'a informé par téléphone que le dossier était enfin retrouvé. Tels sont les problèmes auxquels la population fait face. Emmanuel Sinzo Hagera, président de la Chambre haute du Parlement burundais, fait savoir qu'il est déjà connu que certains magistrats cachent des dossiers suite au pot de vin empoché. En vue de dissuader cette pratique, Des propositions ont été adressées au ministre de la Justice, comme le précise Emmanuel Sinzo Hagera. Nous avons demandé au ministre de la Justice de réfléchir sur des amendements légaux qui permettraient à un seul juge de trancher les litiges. S'il exige des pots de vin, il serait seul, et en cas de défaillance, il sera le seul responsable à se justifier et partant à emprisonner ou à renvoyer. En outre, le président du Sénat burundais fait savoir que la loi portant réinstauration du conseil des notables de a déjà été votée et tranquillise les burundais que ces conseils trancheront les litiges efficacement dans des délais raisonnables. Jean-Claude Nchimiri Maana, radio Sanganiro. Et en bref, avant la chronique sur les messages de Haine, je vous l'avais dit, les chefs d'État Burundais et congolais s'engagent à la pacification de la région est de la RDC afin de renforcer la sécurité frontalière. En outre, ils ont signé un mémorandum d'entente sur le développement des voies et moyens pour renforcer les échanges commerciaux. C'est lors d'une conférence de presse qui a eu lieu après la visite que le président de la République, Evaliste ndaïche a effectuée en République démocratique du Congo. Depuis ce lundi, les détails du communiqué qui a sanctionné cette visite, c'est dans nos éditions de la soirée parle, rassure-moi Et la chronique de ce mercredi parle de la manière de construire une mentalité collective de tolérance. Jérôme Néonzima, journaliste vendant dans le domaine de la résolution pacifique des conflits, indique d'abord que les gens doivent comprendre que le conflit est naturel. Il explique ensuite que le conflit peut être géré et propose enfin des solutions à une problématique donnée. Mais il faut surtout éviter la vengeance, dit-il. Les gens doivent comprendre que le conflit est tout d'abord naturel mais qu'il faut aussi trouver le moyen de trouver le remède à chaque fois qu'il surgit. Selon Jérôme Nionzima, journaliste œuvrant dans le domaine de résolution pacifique des conflits, tout conflit est gérable et il se trouve au niveau intrinsèque de la vie humaine. Et comme donc le conflit est naturel et qu'il peut être transformé, si les gens parviennent à comprendre cela, ils fourniront un effort dans le sens positif. Parce qu'un conflit qui est mal géré, peut conduire jusqu'à la violence, même jusqu'à des violences de masse. Et s'il si est bien géré le conflit, il peut être transformé et il peut plutôt devenir ou proposer des alternatives de solutions à une problématique donnée. Si les gens ne parviennent pas à se pardonner, c'est le cycle de vengeance qui commence. Jérôme Nyonzima précise que cela conduit aux violences de masse. Le mal que vous faites à quelqu'un, si le même mal vous est rendu, Vous comprendrez que vous ne serez pas à l'aise. Maintenant, les gens doivent comprendre que même les Écritures Saintes nous disent qu'il ne faudrait pas faire quelque chose à quelqu'un. Le mal que vous ne voudriez pas voir chez vous, il faut l'éviter. Autrement dit, ce que vous faites à l'autre, il faut vous attendre à ce que ça pourrait être fait pour vous. Maintenant, il est question de vous mettre dans la peau de l'autre et dire « Maintenant, si je vous fais du mal, Avant de lui faire du mal, il faut d'abord penser, si le même mal était fait pour moi, comment est-ce que je m'y prendrais? Maintenant, si vous venez de découvrir que ça c'est une mauvaise chose pour vous, vous êtes capable de ne pas faire du mal à quelqu'un. Et maintenant, si vous vous vengez contre une personne, assurez-vous que le lendemain, son fils peut se venger contre votre fils et son arrière-fils peut aussi se venger contre votre... Et ça devenait un cycle vicieux de vengeance. Ce journaliste, œuvrant dans le domaine de résolution pacifique des conflits, conseille aux gens de dissocier toujours le mal fait de la personne qui le fait. Cela permet d'éviter la globalisation. Maintenant, s'il y a confusion entre le mal fait et la personne, il y a aussi globalisation. C'est que... Si Jérôme m'a fait du mal et qu'il appartient à tel groupe, et je risque de globaliser, de dire voilà, ce groupe réagit toujours comme ça. Parce que la globalisation, c'est aussi une conséquence de cette confusion entre le mal fait et la personne. Une autre conséquence, c'est qu'on risque de croire que la personne est incorrecte. Or, ce n'est pas vrai. Dans tous les groupes, que ce soit dans mon groupe, dans l'autre groupe, il y a des gens qui font du mal, il y a aussi des personnes qui font bien et maintenant comprendre aussi que les personnes qui font du mal ne sont pas irréversibles les personnes qui font du mal peuvent apprendre et être transformées et maintenant devenir des personnes qui font du ce journaliste en appelle aux gens à développer la culture de tolérance collective quand la victime tolère cela devient une leçon pour le bourreau jérôme nyondima souligne que ce dernier sera transformé et va lui aussi commencer à faire du bien Merci Aubin Yomouro, merci Jérôme Nyozima pour ces éclairages. Ainsi se referme ce journal, merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en onde par Albert Douayo. Au micro Jean Bosco passez un très bon après-midi.